Ce soir, nous retrouvons une formule d'émission plus conventionnelle ou plutôt normale. Et puis, non, c'est pas le bon terme non plus. Disons qu'il s'agit d'une émission du Undead Incorporated Show qui comprendra ceci métal à profusion, présentation chronique de nouveautés, chronique cinéma, à propos malsains, interventions incohérentes et par-dessus tout, manque de temps. Bref, la même chose qu'à chacune des éditions en faisant abstraction de nos 52 émissions spéciales annuelles. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son insignifiant d a s s i s t a n t surtout depuis que c'est nous qui avons pris la relève des centres d'appel 8-1-1. <rire> c'est bien pire. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cosphere. Our fucking business. We are Undead Incorporated. c a u s e he and I said so. Go. À Connaître Ensemble, une émission qui touche les couples, les femmes, les sages-femmes. Pour tout savoir sur la périnatalité, Connaître Ensemble les mercredis matins de 10h à 11h sur les ondes de C'est f u 891. On vous y attend! Je suis Vincent Valière. L'autre fois, j'ai vu une histoire bien touchante sur la grande guignolée des médias.com. C'est comme une légende qui parle de récolteux de fierté. Qui se mettent ensemble pour faire disparaître le visage de la faim. C'est ce qui m'a convaincu de devenir, moi aussi, un récolteux de fierté pour la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, donnez au 1-866-908-9090 ou apportez vos dons en denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo, Maxi, Loblas ou à la Banque Laurentienne. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Élu! Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts à 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR! Vendredi 18 novembre, les Patriotes hockey affrontent Toronto à 19h au Colisée de Trois-Rivières. Samedi 19 novembre, les Patriotes hockey affrontent RMC à 14h au Colisée de Trois-Rivières. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca patriote.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Je ne vous souhaite pas la bienvenue. Chers petits auditeurs, en cette nouvelle édition de Réanimation Bande de cons! Je suis l a femme Dr. o c t e u Payne Pendragon et je suis accablé, une autre fois de plus, en ce 22 novembre de l'an de disgrâce 2011, du sale gobelin Sinistros. Eh bien, bonjour les tout petits. <rire> Nom d'un gobelin. <rire> Nom d'un gobelin. Un gobelin vicieux. Oui, sale vis là. Allez, allez, faites à Nolmentelature, espèce de. Une espèce de peine perdue. <rire> peine perdue. La formation h a h e s p h e r e à l'instant avant de la pause publicitaire, e t la pièce d'ouverture de leur dernière parution audiophonique. Audiophonique, en stéréo. En super Josie Litoscope. <rire> <rire> The Great Blood j o n n i n g s e t la pièce d'ouverture de k e l l e r C'est paru il y a. Sept ou huit ans, je crois, <rire> en 2011. 7 <rire> ou huit siècles, je crois. Oui, sept ou huit siècles en 2011 sur l'étiquette Napalm Records. C'est un bon label, ça.、Euh, C'est un, un bon label, effectivement.、Euh, justement, tout le cane-dra q u i va jouer tantôt, qui est sur Napalm Records aussi. Bon, bon, la promo avant son. Eh temps oui,、toujours. que voulez-vous, que voulez-vous Que tu la fermes. Ah, OK. <rire> Demandez si gentiment. Ah, ça marche pas. <rire> si gentiment, comment pourrions-nous ne pas obtempérer、Et、nullité Jamais. Voilà. Euh, je repars chez Headsphere, honnêtement,、euh, certaines choses,、euh, qui sont entre autres de jouer de la musique. Il <rire> y en a, a beaucoup de bandes comme ça, hein. Non.、Euh, ils ont perdu un petit peu de leur gras et agressivité qu'ils avaient dans les trois premiers albums. Ben, moi, ce que t a fait jouer tantôt, il y a des bons riches, mais je trouve ça un petit peu, un petit peu joyeux, peu, Oui,、marrant. par moment, un petit peu joyeux. Et c'est effectivement pour cela que je dis agressivité et gras parce que, Le, l a l b u m Ballad of the Brute avec lequel ils se sont fait connaître était beaucoup plus,、euh, méchant. Plus ouf. Mouf. Et,、euh, c'est cela. Juste auparavant, nous avions,、euh, ici, une b a l a d e pour,、euh, ceux qui veulent passer une soirée, e、euh, n amoureux. Voilà. Testament et la pièce. <rire> Danger of the f a i t h l e s s qui est tiré de l'album d e Formation of Damnation, qui est paré en 2008 sur Nuclear Blast. Un album de Testament qui est correct, qui n'est pas à la hauteur de l'album de Gathering ou Démonique le précédent. Précédent de g e t h e r i n g bien sûr.、Euh, mais qui est correct. Euh, ici, euh, ben, en fait,、euh, j'ai choisi cette pièce-là parce que je trouve que le riff est très bon. J'aime beaucoup le riff s très accrocheur. Moi,、bon, c'est à q o i Mais c'est peut-être la seule chose que je trouve vraiment bonne dans ce, cette pièce-là. Finalement, j'aurais peut-être pas dû la choisir.、Hein? Non, t'aurais dû choisir, u n a u t l t J'aurais peut-être pas dû la p a s s i r Mais en fait, c é t a i bloqué tout e pourri. C'est ça. t a s évité de le passer. <rire> oui. Euh, nous avions Creator, la pièce sur Demon's Prince, Demon, Demon, Prince, qui elle aussi commence assez joyeusement, mais qui se, se trashie un peu plus, euh, dès les premiers riffs.、Euh, Avec une perte de voix de Mili e p e t r o s a Des premiers albums où il a perdu un、ouais. petit peu de, de, torque dans le vocal. Lui、ouais. aussi a perdu de la méchanceté un petit peu. m o mon vieilli, à un moment donné. Mais qu'est-ce que c'est? On, pas moi. Ah, moi, c'est vrai, pas toi. Non, moi, je suis intemporel. Je suis,、euh, intemporel. t u c a r b u r e s à l h y p o p h y s e pour g a r d e r ta jeunesse, c'est correct. Ça. Comment ça, tu sais ça, toi Ah Je pensais avoir gardé ce secret hors de tout de suite. Non, non, mais je sais où est-ce que tu as poigné tes, tes trucs, c'est bon. J'apprécierais que tu ne les donnes, tu les donnes non, pas. Non, je、ah, ne les dirai s pas. D'accord. <rire> Donc,、euh, l'album、euh, dont a été tirée la pièce Demon Prince de Creator est Hours of Chaos, qui est paru en 2009 sur、euh, SPV Record, qui aujourd'hui s'appelle VPS. Non, <rire> MTS Records. Vous <rire> avez en formation Death, une demande spéciale pour John Supper, la pièce Born Dead, c r s e de très bon album, Leprosy de 1988. C'est un des très bons albums, mais c'est probablement un des plus vraiment truly trash、euh, du début à la fin. Ah, c'est très bon. Oui. <rire> on a ouvert avec、euh, une pièce, je n'avais pas eu encore, ben, en fait, l'occasion est un terme bien exagéré ici, je dois dire, mais je n'avais pas vraiment. Eu le, le choix, j'aurais pas fait le choix, tiens, de programmer une pièce du dernier album d'Anne de Track jusqu'à présent. Donc, ce s chose faite maintenant, la pièce étant Heart on Hell, j'aime bien le titre, c'est l'inverse énormément. C'est e p c e chose s choses faites, là?、Euh, ben, o a f e n o l'a fait les plus. Ah, ben, ça c'est. <rire> non, je trouve, je trouve très bon, c e t o album. Ben, ce t n e l à était correct.、Hein. Ben, ce t n e l à tu t'es basé sur un e écoute matinale. Ben oui, ben oui. Puis tu t'en、oui. es restreint à ça. Tu vois, encore, là, il va falloir que je, hey, ça, c'est la meilleure, en plus, mais faut que je revienne là-dessus tantôt. il、okay. va falloir encore une fois que je trouve l'esprit. Et d'une façon ou de l'autre. Je préférais probablement l'autre. Ben, prendre ce qu'elle f ça va aller plus voilà. vite. Voilà. En fait, tu vois, beaucoup plus vite que je l'aurais cru.、Eh. L'album, dernier album de Anthrax, Anthrax, c'est Anthrax. p a r d o n <rire> <c 'est rire> n, -trax. n -trax, le nom de Worship Music, est paru、euh, il y a quelques Quelque mois、long. sur、euh, Mega Force. Et ça, c'est le fun parce que c'était un label. Ben,、Vous、le premier de... album d'Andrax,、ouais. The s w a l l o f Metal, était sorti sur、ouais. Mega Force à l'époque. C'est peut-être pour eux autres qui bouclent la boucle comme ça, je ne sais pas. Mais,、euh, Mega Force, il y avait un certain temps, on entendait moins parler. Oui.、Hein. Ben, il y a un bon bout de tête. Oui. J'ai même、bien. été surpris de voir que ça, ce label-là existait encore.、Hein. Mais c'était un label important à l'époque des années 80.、Oh, oui, oui, c'était le label. C'est ça. Ça, puis Metal Blade. Metal Blade, été, c é t a i t très, très fort. <rire> Donc, c'était le premier bloc de votre humble serviteur que je suis. Et ce que je voulais dire d'intéressant,、euh, Sinistros euh, a deux albums à présenter ce soir, moi un, mais、euh, lorsqu'il m a fait parvenir le, la fin de semaine, c'est、euh, chronique musicale. Ils sont pas plus à chronique, là. a en l faites quelques mots alignés pour ne pas dire grand-chose. Quelques paragraphes.、Euh, ici. Et、euh, que tu m'as.、Euh, ah oui, ça, il faut que je fasse un petit encore là-dessus. t as-tu vu ça sur le site,、euh, Megadeth? Oui. OK. Ha! <rire> J'ai trouvé ça très bon. <rire> On revient là-dessus tout à l'heure.、Euh, quand tu m'as envoyé ta chronique pour、euh, l'album de. De. De. De. De. De. De. De. Le trouver? De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. Oui. c e s t ça.、Euh, non, c e s t pas ça. c e s t où d u De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. s Voyons, voyons, e De. De. De. De. d t De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. c e De. De. De. De. De. De. De. De. e C'est pas... Non, Prophecy, c'était pas ça. c'est pas ça. On a l'air un peu fou, là, monsieur. Mais non, non, c'est pas grave. C'est comme d'habitude. C'est pas important, ça. C'est un album de dette que j'ai apprécié. Puis que finalement,、euh, c'est pas l'album de. Ah, non, ben, ça, t'es gage que c'est le premier. Ça se peut bien. Oui, je pense que c'est ça. v a l e n Fire? Oui, v a l e n Fire, c'est ça. Et où tu spécifies dedans qu'un mystère plane au-dessus de, de mon moi intérieur, faisant reculer le temps pour、euh, être en mesure de savoir où et quand exactement le déclic s'est fait dans mon cerveau face au death metal. L'infâme docteur aurait-il eu raison de son, de mon esprit avec sa torture et ses plans machiavéliques et blablabla? J'ai eu raison de te faire apprécier un excellent style de métal. Voilà. u n p o i n t c e s t t o u t j a m e pas ça, Biag. Ah non, mais c'est parce que ça, c'est une histoire d'esprit fort. Tu ne l'as pas, okay, ça ne me convaincra pas.、Okay, c'est、ouais, bon. moi le chef. Il y a une raison. C'est un côté dominant, OK. C'est bon. <rire> oui, puis、ouais, tu vois. j a d t e j'addite. Tu vas aux toilettes seulement quand je te le dis. <rire> Des fois, j'en vis, hein? Oui, c'est vrai. Par <rire> moment, je te le dis assez souvent parce que sinon, c'est assez épouvantable. Oui, c'est ça. Mais、euh, le, là, je, là, je délire.、Bon, ouais. J'ai beaucoup de plaisir ce soir à délirer.、Là. Mais、euh, vous a l l e z sur le site de, <rire> de Réanimation. Il y a quelques semaines, j'ai fait mon,、euh, mon, ma, ma chronique. Alors, en fait, ici, c'est critique, carrément, critique du dernier album de Megadeth. Et a l l e z dessus, parce que ça. Oui, c'est pas v r a Ah, grand-mère, je suis d'accord avec toi.、Ah, j'ai fait une révision dessus. C'est marqué en gros tag sur la pochette révision. Je lui avais donné un maigre 1. Et je l'ai réécouté. o、okay, k puis Tu as donné combien? Zéro? Là, il est à moins dix. Ah, c'est cool. <rire> ça se peut pas, là. On peut pas aller plus bas que ça, là, c'est les quatre, là. Je l'y mets à moins dix parce que je le trouve vraiment exécrable, ça. b i n g a r d e On va dire tout de suite, tous les goûts sont dans la nature. Ceux qui aiment le nouveau méga dette, i vous avez pas de goût, c'est p o s s Voilà. Ça clôt bien la situation. Ceci étant dit. <coughs> Première présentation pour Sinistro ce soir, qui est une formation qui donne dans un black metal, justement, si je ne me t r o m e pas. Black metal très méchant, très pas gentil et très evil, qui vient de Norvège, comme tous les groupes black metal pas gentil et evil, finalement. Et que, que je n'aime pas.、Euh, je pense que tu n'aimeras peut-être pas ça, mais ce n'est pas grave. Tu vas peut-être t'habituer à un moment donné. Jamais. <rire> Jamais. La formation Shoulder, qui vient de Norvège. Les Shoulders, c'est un genre de. Genre de... bébite ou de, d soldats en Russie à l'époque, là. C'était comme un peu bizarre, l o u i je comprends pas c est, c est, trop, C'est comme bizarre, en tout c e s t pas grave. C'est comme tout me... un peu, o u i ouais, mais ça, c'est le premier album que je connais deux autres. il、euh, y a quelqu'un,、euh, Danny b r i a n d de Latuc, que je salue ici-bas. Ben oui, salut, d'en a l l r voir. Il m'avait parlé de ça, euh, sur Internet. Il m'avait envoyé une couple de clips des précédents albums. Puis il dit, regarde ça, c'est super evil. Puis ça, ça donnait qu'il sortait un nouvel album. Fait que, il est destiné de me le procurer. Puis jeter une oreille plus attentive. Puis j'ai e v bien a i m e r ça.、Euh, c'est vraiment sauvage. Inculte. Non, pas inculte, sauvage.、Euh, est un inculte et sauvage.、Un、Normalement, inculte, ça va ça. assez okay, bien, non, ça. C'est bon,、euh, c'est bon. C'est un inculte de black metal ici,、euh, dans la plus pure tradition norvégienne. Alors,、euh, ceux qui aiment le black、euh, dans toute sa splendeur,、euh, mais avec une production inculte. Excellente, Puckson la ah, cacane. Ah, ça c'est un plus par exemple. Puckson la cacane de Bin, là. De、euh, toute façon, c'est sur Season of Miss. Season of、ah, Miss n'a pas、ouais. l'habitude de、non. sortir de la Effectivement scrap. Absolument pas. C'est quand même bien coté, un 8 sur 10. Oui, j'ai bien aimé l'album. Ça, ça, ça va faire partie de notre,、euh, notre liste non, très longue qui va durer pendant、ouais. 8 mois. <rire> fait On va commencer tout de suite avec、euh, l'album Légion Helvet、euh, qui est paru tout récemment. Voici la pièce de Diamond Throne au Shooter. Mettons go.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 89.1 Bon, ben une partie de mon calvaire est terminée. <rire> J'aime ça de torturer, moi aussi.、Uh -huh. C'était la formation s h o o d e r avec l'album Legend Elvet qui est paru tout récemment sur la, le label Season of Mist. On a entendu、euh, Volt Scherker Ring. Ben, rin, rin, rin, rin, ben ceci, oui, ah, ben ah. oui. D'Audir et Fraen Rattenkist、euh, et de Damon Throne qui a débuté l'album. Volt Scherker Ring. Bienvenue au Canada. <laughs> <rire> ça trotte. <'intéresse> C'est comme dans Carmina, u u、ouais. <rire> <c 'est> <rire> bon. Ben écoute, je vais être frais avec toi.、Euh, je sais que t a i m e s pas ça. Non, non, mais je vais être frais avec toi. J'ai entendu du black pas mal plus poche que ça à mon goût, à moi. Il y avait des riffs intéressants. C'est sûr que ça varlope. J'ai t o u j o u r s l'aspect rasoir qui est là. c i s t ça. Je le dis dans mon espèce de review c'est des guitares sont tranchantes comme des lames de rasoir. Des vocaux à glacer le sang. C'est ça. C'est le black norvégien. Ou des bocaux à glacer le sang. Ça ça se peut, ça se fait des popsicles. Eh bien, vous êtes toujours,、euh, euh, l'antenne de s i f u De、si、l'émission la plus folle des ondes.、Oui. Vous êtes assez fous pour l'écouter, mais nous autres, on est assez fous pour vous faire endurer ça. C'est cela. Réanimation des Undead Incorporated Show. Il est 20h02. Et côté cinéma, il y a des choses qui s'en viennent et j'ai vu quelques trucs. Une chose intéressante qui va sûrement être à surveiller, qui n'a pas de date officielle de release, de sortie si vous préférez, mais qui doit se faire en 2012. C'est la dernière production du cinéaste réputé,、euh, Dario Argento, qui a fait énormément, e、euh, n ce qui e s t t r è s、euh, j'allais dire pour la cause du cinéma d'horreur, mais dans le fond, c'est peut-être pratiquement ça.、Euh, Dario Argento, c'est un cinéaste italien qui a énormément popularisé le style de l'horreur, mais,、euh, je dirais plus subjectif. C'est un vieux de la vieille. Et d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, depuis que sa fille est en âge de le faire, il se fait un malin plaisir de faire jouer sa fille d a n à peu près tous ses films. b、bon. o Asia Argento. Mais là, c'est un remake dont on parle du film Dracula. Ah, un autre Dracula. Oui, oui, effectivement. Dracula, version 3D. Euh, on parle de la sortie pour 2012.、Euh, moi, ce qui me rassure un peu avec ça, c'est que le, le, le, thème de Dracula a été utilisé à outrance souvent et dans de、euh, mauvaises sauces. La, la version qu'il y avait eue avec,、euh, j'oublie son nom, l'acteur, là, ou,、euh... Avec Anthony Hopkins de Francis Ford c o p p o l a Oui, mais celui qui fait s a i Dracula, là, j'ai un blanc de mémoire. Gary o、euh, l d m a n Gary Ullman. Ah,、oh, mais c'est génial. Oh, c'est c e s p a là,、bon, c'est Francis、oh, Ford Copelier. o c'est vraiment bon. Ça, c'était une des très, très、ouais. bonnes Adaptation, adaptations、hein. du roman de Bram Stoker. Euh, ici, ce qui me rassure un peu, c'est que Dario Argento, c'est quand même un maître de la série B, là. Ce qui veut dire, euh, ça risque d'être pour le moins original. Donc, c'est à suivre.、Euh, autre chose qui、euh, est à venir. a、ah, b e soit dit en passant, la série Walking Dead, saison 2, je peux vous confirmer, c'est tout aussi bon que la première. C'est vraiment très, très bon. En fait, j'ai pas tout vu, là, mais pour ce qui, ce qui a été diffusé jusqu'à présent, c'est vraiment bon. Un film,、euh Qui est aussi attendu en 2012, dont la date n'est pas encore、euh, officiellement annoncée, c'est le film Phantom, qui、euh, met en vedette、euh, Ed Harris, Andy Garcia et William、euh, Fishner. C'est un film de Todd Rob、euh, Robinson.、Ah, e c o r e c'est pas compliqué. Andy Garcia, c'est en... un bout qu'on ne l'a pas ça vu. Ça fait、oui? un maudit bout qu'on ne l'a pas vu. Mais quand tu vois le nom de Ed Harris dans un film, non, non, normalement, c e s t pas、dû. un avec. Ici, c'est intéressant parce que c'est un film qui. e l va être autant, je dirais,、euh, trailer, action, que surnaturel. Parce qu'on parle ici d'un, d'un, d'un commandant russe, d'un sous-marin atomique qui se voit confier une mission qui est très secrète. Qui doit ê t r e e d Harris, j'imagine. Qui est Ed Harris. Qui doit, ça fait confier une mission qui est ultra secrète. Et dont ses décisions pourraient aller jusqu'à déclencher un troisième conflit mondiaux, mondial. Mais,、euh, En tout cas, selon les previews, selon les,、euh, ce que j'ai pu en lire, euh, il serait peut-être pas seul à prendre les décisions, ça, à bord du vaisseau. o、okay. k Ça risque d'être intéressant. Ça, c'est pour 2012 également. Je pourrais le marquer au fur et à mesure lorsque les les, les, les, les, dates se préciseront. Bon, le 20 janvier 2012, là, je vous le dis, je l'ai annoncé par acquis de conscience, mais moi, je fais de, <rire> ça va être le quatrième volet de cette saga pourrie-là qui s'appelle Underworld. Bien, le premier était bon. Le premier était bon. Le deuxième était correct, le numéro 3 était un petit peu moins bon. Moi, j'ai débarqué au deuxième. Au deuxième, je n'étais plus capable. Au deuxième, je n'ai pas aimé ça. Le premier est original. C'était le fun.、Euh, guerre entre lycanthrope et、euh, vampire. C'était pas pire. Les effets étaient bien, mais là, e s tire la sauce de façon désastreuse. Oui, il t l'élastique. L'élastique va péter. Ah, b i e il est déjà,、mm -hmm. tant qu'à moi. Donc, c'est le 20 janvier. Underworld Awakening. Euh, qui met encore en vedette Kate Beckinsale. Bref,、euh, c'est à voir, mais moi, je ne suis vraiment pas convaincu.、Euh, Immortals est présentement en salle. Ça risque d'être assez bon. v y Ça risque d'être assez,、oh, bon, ouais. assez heavy. Il est en salle depuis, je pense, vendredi dernier.、Euh, bon, 11-11-11, c'est en salle depuis le 11. Ça aussi, ça a l'air de bien. Ça a l'air con... ê t r e bien aussi. C'est-tu documentaire ou c'est vraiment un film?、Euh... Ah, c'est un film de l'ONF. C'est un court-métrage de 16 minutes.3. 16 minutes.3. <rire> ça, ça p e u t dire en 16.3. <rire>、euh, non, c'est、euh, un, romancé, une fiction, une fiction fantastique, si tu veux. Non, parce que je sais qu'il y a des individus un peu religieux qui. qui prennent ça pour du cash. Ah oui, la... mais là, écoute, c'est parce que le, le scénario du film est, pas est du... basé sur quelque chose. Il...、Euh... Oui, c'est ça, tout à fait. C'est v r a que ça n'a pas été créé toute pièce. Moi, nous autres, on, on, on s'est arrangé le, le 11, à 11h11.、Euh, ouais, nos montes ont tout sonné quasiment. Les iPods, ça sonnait. C'était vraiment drôle. Puis, il、euh, n'y a rien a r r i v é Ben non. C'est plat. On s'attendait à a voir de quoi d'extraordinaire jusqu'à midi. Ben, comme quoi? Ben, je sais pas, moi, les portes du paradis, la 11e porte est censée s'ouvrir pendant 49 minutes, c'est pas arrivé. Oui, mais c'est parce que t'es peut-être pas appelé, allé au paradis, tu vois. e u t ê t r e juste ceux qu'il avait e n y aller. c'est ça, OK. Non, non. Toi, ça va être plus, d'après moi, le 6 du 6, euh, 2036 ou 66, là. Non, Satan, il te l'a dit par email l'année passée qu'il voulait plus me voir. Oui, mais dans la badge, il f o i s que t sois peut-être passé e free. OK. Donc, j'ai vu aussi le film de Dad. e Qui, euh, dont je te parlais la semaine dernière,、oui. qui est un film qui a été tourné en Afrique, qui tourne, évidemment, un film de zombies. Bouroudou et, et tout et tout. Je lui ai donné un 7 sur 10. C'est bien. C'est correct. C'est un... <coughs> original. Par contre, ce qui devient un petit peu moins intéressant par moment, c'est,、euh, c'est un peu là. C'est un petit, p e u les films de, de zombies se trouvent un peu redondants, à quelque part. Mais celui-là, compte tenu qu'il est dans un contexte qui est pas nécessairement très glauque, Dans, souvent dans Dans jeune, cette dans, désertique. Ok, c'est dans le désert.、Euh, Money, n ça v i e n t un peu long.、Okay. Mais c'est correct. C'est un film qui est. Moi, je considère vraiment comme un film à voir. Là. Pour les amateurs、okay. du style, évidemment.、Euh, et puis, c'est ça q u i e s t ça.、Euh, donc, a l l o n s continuons. Guémont avec. Quand je dis Guémont, c'est pas préjuratif. Non, on fait、euh, un petit n e d i d e e de charmant. Ben, pratiquement, oui, effectivement. v o y e z l e avec un bloc de cinq pièces qui sont principalement a x é s sur. Le, bah, je dirais oui, le suffixe death metal. du death charmant. Du death charmant, voilà. On va débuter tout de suite avec une formation、euh, typiquement québécoise que Sinistros et moi affectionnons particulièrement et qui a donné tout un spectacle au Metal Fest de, il y a、euh, un mois. Oui. Je parle de Insurrection, une pièce tirée du dernier album. Et je t'incite à regarder ton album et regarder le mien. Dis-moi le titre qui est marqué en tranche de l'album. En tranche. Ouais. Faut je a i s mettre mes lunettes, moi, là. m o i oui, est vas-y, i i e e l v papa. Voyons voir ce qui est écrit sur ton. b e n fracture. Toi, tu vois fracture. b e n tu sais vraiment pas aller. Puis, change tes lunettes parce que c'est marqué farcture. Oh, y a-t-il une erreur? Y a une erreur, m on a m i b e n est-ce que celle-là va devenir une pièce de collection? Je ne le sais pas. Vous, v o s regardez u e l u i c i Oui, regarde celui-ci. Donc, c'est l'album Fracture qui est paru en 2010. Un album paru sur une étiquette qui porte le nom de Indie. Indie, oui. <rire> Self-release. Self-release. History repeats itself. Insurrection.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 Ah, c'est qu'on rigole. Ah oui, on a dit des niaiseries hors ondes. Vous n'avez même pas idée, les amis. Imaginez-vous ce que vous entendez en ondes. Bien, multipliez-le par 10 hors ondes. Ça vous donne un vrai aperçu de ce qui peut se dire de, au niveau d'intelligence. C'est très chaotique, m a i s On vient d'entendre avant la pause publicitaire la formation polonaise. Eh oui. On va en avoir une autre formation polonaise tantôt. Ben oui. Ben oui. La formation de Decapitated est la pièce 404 qui est tirée du dernier album Carnival is Forever paru, évidemment, en 2011 sur Nuclear Blast. C'est assez flyé, ça.、Hein? Ah, c'est vraiment hot, là. C'est très, très hot, mais on, on se rend compte, là, en écoutant cet album-là, qu'on est y... peut-être pas des années-lumière, mais、euh, à une certaine et bonne distance respectable de ce que Decapitated ont déjà fait.、Euh, nous avions Bloodbath. Juste auparavant, et la pièce Slaughter, The Will to Live, tirée de l'album de Fathomless Mastery, dernière parution de cette formation, très bonne, par en 2008 sur Peaceville. Je ne sais pas si Mike Ackerfeld va collaborer au nouvel album.、Si oh, il, il, va nouvel chanter, album. il va chanter Clean. Oui,、oh, il va chanter clean clean, clean, clean, Clean, Clean, Des reprises de Bobby Vinton, d'ailleurs, semblait-il. Ah, ça serait très bon. Oui,、ça. avec.、Euh, Ce cher Bobby. Brebis, oui. <laughs> Euh, nous avions r i l e y s auparavant et la pièce When the Beast, tirée du dernier album Jupiter, qui est parue en 2010 sur Season of Mist. Très bon label aussi, Season oui, of Mist. Oui,、ouais. oh, Ça, je disais tantôt. Oui, c'est ça que tu disais tantôt. Oui, c'est comme Napalm Records, on, on se répète finalement. Tu disais quoi tout à l'heure par rapport à Season of Mist? S'ils ne f a i s a i t pas de la scrap. C'est un très bon album, selon toi? Je ne sais pas. Eh,、hey, tu l'as dit tantôt. Ah, ok.、Euh, ç a v i e n t au Cataclysm et e la pièce Soul as God, pièce d'ouverture du dernier album Evans Venom, qui est paru en 2010 sur n u c l e a r Blast. Et nous avons ouvert avec la formation québécoise Insurrection et la pièce History Repeats Itself, qui est tirée du dernier album Fracture, mais dont le mie est i i q u é Farture. b e s ça n'appelle pas farture, c'est moi qui m a p a y é C'est cela. C'est paru de, sous forme indépendante en 2010. Ceci étant dit, je vous rappelle que pour les amateurs de spectacle heavy metal, il y aura i t probablement une des formations les plus influentes Dans ce genre de métal, parle ici de Judas Priest qui est en tournée d'adieu et qui s'arrêtera ce 23 novembre au Colisée Pepsi à Québec. Quel nom affreux! Ouais, ben, ç e sera pas pris que. r e <rire> n d u l a appelle ça, je ne sais pas, le Colisée non, coup, ben, Quick il, ou bien non. Il va、euh, s'appeler c o m m e n t le prochain. Il n'y aura <rire> pas un nom très, très, très, très, très enviable non plus.、Là. Il va s'appeler c o m m e n t déjà? d'après moi, il va avoir le nom de vidéo,、euh, vidéo machin chouette là. Vidéotron. Oui, vu que c'est quand Oui,、euh... je trouve que ça sonne déjà mieux. Côté n o n là, c o n c e r n a n t c e que Pepsi, C'est sûr que Pepsi, Oui, ça sonne... De... Ouais, Pepsi, je trouve que ça fait un peu Eddie Critchman dans la lutte internationale. <rire>、euh, non, c'est vrai.、Euh, donc, ils seront le 24, soit le jeudi. Bien, en fait, le 23, c'est jeudi. Et、euh, le 24, c'est vendredi, n'est-ce pas? C'est se p o s é d o n c'est c,、bon, c bon, le 22 aujourd'hui, là. Oui, c'est v i Donc,、euh, le 24,、euh, ils seront au centre b e l l de、ils、Montréal. Ça va être le 22 aujourd'hui, le 24, c'est jeudi. C'est assez logique, ça. Oui. Donc, c'est la dernière fois, probablement, que. Ben, là, on dit ça, là. j e l a i s s e Pierce annonce que c'est une tournée d'adieu, ce qui veut dire que ce serait la dernière fois qu y aurait la chance, que vous auriez la chance d'aller voir au Québec. Je reprends un peu les paroles du Rockmaster dans son émission de vendredi dernier. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier album qu'ils vont avoir fait. C'est une tournée d'adieu. Ils o n t peut-être d é c i d é r de c o n s t r a i r e un album plus tard, je ne sais pas. Mais, et encore là, fions-nous, jadis, hein, je ne sais pas vraiment u n e référence rendue là, mais Kiss a eu quand même trois farewell tours, je pense, là. Trois f a r s C'est payant, a c e s o p a y a Ben oui, ben oui. Fait que, sait-on jamais, mais. Il y a Kiki Donnel, il est allé se reposer en attendant la prochaine tournée d'adieu. Ou, il y en avait son casque de Rob. C'est pas très bien. Ça a l'air que c'est pas trop Ben moi, quand je regarde Rob Alford, là, puis je me dis, ce gars-là, il n'est pas tout là, là. Ben. Peut-être bien qu'il ne voulait pas se pencher dans les toilettes. Je ne sais pas.、Là. Je ne le sais pas. puis Ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je te le dis <rire> Rob Alford, il pue tout là, là ce gars-là. Il est dans、ah, une bulle très hermétique. puis Ça a l'air d'être pas mal me, myself and I.、Là. Ça se pourrait. Bref, peut-être que Kiki Downing a dit Hey, t o i s là. Je t a sens enduré pendant les 40 dernières ben, années. Apparemment, q u il y a eu un, un froid, un problème entre le management et Kiki Downing qui n'était pas. Réellement d'accord、euh, avec la façon de procéder du management、euh, okay. pour la tournée de. C'est de... possible. Ben, écoute, c'est un choix, là. Tu sais. Et... Juste parce que c'est un membre original. C'est un très, très, très original.、Là. Je pense que c'est lui qui a fondé le ban. d Bien, je pense que oui. Je pense que Tipton est arrivé après. Oui, je pense que Darling est un fondateur, effectivement. Bref.、Euh... Tournée d'adieu pour j u l i s Pree, c'est le 23 à Québec et le 24 à Montréal, au centre Bell. Les spectacles qui sont à venir côté、euh, BCI, ben écoutez,、euh, on est rendu au mois de février, 2 février, Dog Funeral, le 5 février, Heist Earth,、euh, le 15 février, In Flames, c h、uh, i r e n of Bottom, le 27 février, on a le temps de s'en parler amplement, mais、euh, allez vérifier le site de BCI, Brief Concert International, all, ben c'est briefconcert.com. d e c i d e au mois d e mars,、uh, Belphegor au mois de mai. Ça, c'est vous êtes sûr que vous ne me verrez pas là. Oh là, non. Je ne v i pas écouter à bancho, là. C'est oui, oui, g r a n d m è r e je suis d'accord avec vous, encore une fois. Vous dites que c'était comment, ça Pourri C'est pourri, pourri Belphegor, c'est pourri <rire> <rire>、uh, Vous êtes complètement evil. Eh bien, maintenant, ta deuxième présentation de la s o i r é n e Hey Vous aimez Dissection Avec les fameux albums de Somberlane.、Oui, e n tu parles du groupe ou l'affaire la, la, la, la dissection? Ben, les deux, c'est comme tu veux. Procéder une dissection, un écouteur du dissection. Une dissection avec les fabuleux albums de Somberlane et Storms on a Light Bane. Ben, oui. Vous avez aimé? Oui. Vous êtes en tabarouette parce qu'il e n'y a plus de dissection parce que John Nedved est décédé? Oui. Il a passé out e lui-même? Oui. Suite à un album pourri qui s'appelle Pourri! Oui. oui. Pourri! Eh bien. Figurez-vous donc qu'il y a un album, un, pas un album, un band allemand qui s'appelle Tulkandra, qui est un clone parfait de dissection. Et ici, on appelle ça un parfait copier-coller. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reprennent exactement là, où dissection a u dissections ALC. À donc, la même note précise. À la même, même note. Le dernier album de dissection finit sur un mi, puis il recommence une même mi. Yee! Euh, oui! <rire> oui! <rire> eh oui, Tulkandra le avec leur deuxième album qui s'appelle Under a Frozen Sun, qui est un excellent album qui est paru plus tôt cette année sur Napam Records.、Oh, Napam Records, on、oh, a entendu parler de ça tantôt. Ça a l'air que c'était un bon l a b e l Oui, mais ça a l'air qu'ils ne font pas de la scrap, eux、oh. autres. Semble-t-il. Fait que, pour les amateurs de dissection, vous allez vous y retrouver carrément. C'est comme si vous aviez dissection, version nouvelle avec des nouvelles tones. C'est joué pareil. C'est composé avec le même esprit. Puis c'est excellent. Moi, j'ai donné un 8.5 sur 10. Ben, tu n'es pas, va... pas gêné, toi, là, là? Non, je suis jamais gêné. J'aurais pu donner, donner un 7, un 6, un 8 préféré, un 8.5. Tu dis que c'est.、Euh... C'est bon, ça, là? là? C'est très bon. C'est du système d i s s e c t i o n Oui, bon. bon je... Allons-y, on va mettre trois pièces. Ça, c'est des pièces assez longues. Alors, voici la première pièce de l'album qui s'appelle In Blood and Fire. Go!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 Well, que venons-nous d'entendre? Eh bien, c'était le clone de Dissection qui s'appelle Tulkandra. On dit clone, mais finalement, c'est des pièces originales qui font、euh, dans l'esprit de, de le Dissection. Oui, effectivement. Moi, je suis d'accord.、Euh, le premier album, il、euh, y avait justement une reprise de la pièce de Somber Lane qui clôturait、euh, cet album. On vient d'entendre trois pièces de Under a Frozen Sun qui est s o r t i plus tôt cette année sur Napam Records. On a entendu Ritual of Sight, Black Flag of Eight et la première pièce qui rouverait l'album In Blood and Fire. C'est Necrolord qui a fait les pochettes. C'est le même qui a fait les pochettes de dissection à l'époque. Donc, on retrouve tout l'esprit Froid, glace. Oui, oui, puis c'est bien. C'est、oh, oh, ouais, très, bon, très bon.、Oh, ouais, c est c est bon. Pour les nostalgiques de Dissection,、euh, vous avez tout le can dra à vous mettre、euh, dans les oreilles pour.、Euh, oui, parce que Dissection, je pense qu'il n'y aura plus jamais vraiment grand chose d'original. C'est impossible. Ben, déjà, lorsqu'il est sorti de prison, John Denvel avait sorti、euh, Rain Chaos. Et Rain Chaos est avéré comme étant un album、euh, plutôt, plutôt moyen. Puis il s'est suicidé quelques temps après、euh, la sortie de l'album.、Euh, oui, effectivement. Peut-être qu'il n'était pas capable d'assumer tout ça. Triste fin. Eh oui. Il est 21h04、euh, et maintenant,、euh, c'est à mon tour de faire ma présentation de, de l'année. <rire> Cher Pendragon,、euh, c'est à ton tour. Tu n'as rien pour attendre. Eh non.、Euh, formation brésilienne. Hii. Crazy a n d Oh, quel excellent album! Je suis d'accord avec toi, The Great Execution, qui est paru il y a peu, très peu de temps.、Euh, écoute, moi j'avais été très emballé par t、euh, e Southern Storm, le précédent. J'ai trouvé cet a l b u m vraiment excellent. Et、euh, honnêtement, je pense que The Great Execution est, selon moi, un album aussi bon. Il y a comme une évolution. Il y a une、euh... évolution, effectivement. Il y a eu.、Euh, on voit que les、euh, que les, les trois Lascar、euh, de Crazy e n sont... sont en recherche constante d'amener un produit qui va être,、euh, je dirais,、euh, plus efficace,、euh, plus percutant. Il y a un petit côté de trashy des bouts dedans. c'est、oui, intéressant. C'est Effectivement. Moi, je l'ai u i donné un 8.5 sur 10.、Oh, c'est à peu près ce que je donne, moi aussi. Je trouve que c'est un album qui, qui est vraiment en finesse aussi. Il、oui, oui. est original. Et qui est fortement inspiré par ce qui est épique, fantastique. C'est un album que tu écoutes, puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui joue, tu dis, h e i C'est déjà fini. Déjà fini. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, je vous présente quatre pièces ce soir qui sont les quatre premières pièces de l'album. La soit... deuxième, écoutez、oh, bien ça. La、aussi. deuxième, c'est ma préférée.、Oh, oui. Donc, dans l'ordre, l'ouverture de Will of Potency, s u i v i e de Blood of Lions, qui, en fait, semble-t-il être ta préférée、oh, toi aussi.、Oh, oui, oui, oui. The Great Execution, pièce titre et Descending Abomination. C'est un album qui comporte au total、euh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces. Ils sont, elles sont toutes bonnes. Oh, c'est toutes bon de A à Z l'album. Très bonne production.、Euh, c'est paru sur Century Media et on va se taper ça immédiatement Crazy. -in. Hey, what's up everybody? This is Alex from Chrisian and you're listening to Dr. Payne Pendragon on CFOU 89.1 FM.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 R34、R34、I41、I41、K70、k 7 0 p a r i q u o n a un gagnant pour le prix de la パ rique!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 pour o u l é c t Eh.、Oh. r e y Sais-tu quoi, Sinistros? On a du plaisir et de l'agrément. Ah. <rire> Surtout, oui. Mais qui plus est. Je pense qu'on ne manquera pas de temps. c Et soir. e non, pour une fois dans l'année, on est capable. Est ça, ça nous prend un an pour nous habituer à manquer de temps. <rire> un an, une soirée, on est au bout d'un an, on est correct. L'émission d'après, on rechauffe. On dans déborde. Puis là, c'est、ouais. rendu qu'à chaque année, On rajoute、oh. des émissions spéciales pour、euh, le, la revue de l'année précédente. e n fera demain. Écoute, c'est parce que dans le fond, là, on, pourrait, on pourrait se taper 4 heures d'émissions si on、oh, voulait. il、oui. n'y a personne à prendre ça. temps. C'est ça. Peut-être que, peut que l'année prochaine, on va être obligé de dire ben, là, on va aller à 4 heures, 4 heures, on va être correct.、Oh, euh, l'année suivante, on va dire non, il y en a un moment. Donnez-moi un pouce Et dans quelques、pièce. années, on aurait une émission de 20 heures. Non, mais tu te rappelles, la revue 2009 en 2010, on avait pris deux émissions. Oui. Revue en, 2010, 2010 en, en 2011, 2011, on a fait trois d émissions. D émissions. Là, comme j'ai calculé ça, c'est sûr qu'on ne s'en claire pas en bas de 4. Mais là, on a des émissions de 3 heures, puis on ne s'en claire pas en bas de 4. C'est sûr, c e s t sûr. C'est pas chic. On vient d'entendre l'excellente formation brésilienne, Cryzin, et le. Ben, en fait, 4 extraits du très, très bon album、ah、oui, de Great Execution,、bon. oh oui, euh, qui est paru il y a quelques semaines sur Century Media. On vient d'entendre à l'instant Descending Abomination, qui était précédé de Great Execution, la, la pièce titre, pardon. Blood of. Liars. Oh, et r è s bonne pièce. Incroyablement bonne pièce. Et on a ouvert avec、euh, la pièce d'ouverture de Wheel of Potency. Que dire de plus que cet album-là, vous devez le p r o c é d e r Ah, vous n'avez pas le choix. Point à la ligne. T'es obligé de le i r e Et voilà. Il en i n c o m b e encore à toi, mon cher. Et quand je dis cher, ce n'est pas prégératif. Non,、Parce、non, j e Je ne trouve pas grand-chose. Non, c'est. Mon cher. <rire> À, à toi, mon cheap. <rire> C'est à toi, mon cheap, <rire> voilà, de clore cette édition de réanimation avec tes choix qui, semble-t-il, seront. Mais il y a deux trucs en particulier là, que tu dois o u e Oui, oui, oui, effectivement. Bien, on va commencer avec une pièce、euh, d'une formation euh, québécoise、euh, qu'on n a pu l s besoin de présenter. Bien, j'ose espérer. Bien, il y a peut-être les plus jeunes qui ne connaissent pas encore. C'est la formation du Lac-Saint-Henri qui s'appelle Voivode. Voivode qui, il y a quelques jours, on sort. i Jonquière. Jonquière, Jonquière, Jonquière.、Oui. Et tu es s u s de l'autre, tu connais ça. Oui, oui. <rire> euh, v o i v o d qui, il y a quelques jours à peine, ont fait une réédition du premier démo, qui s'appelait To the d e t e 84, que j'ai en original cassette de l'époque. Puis, quand j'ai vu que c'était pour sortir en CD, je dis bring me. Surtout, ça sort sur Alternative Tentacle. Ben、euh, oui, le, le, le, le, le label. d e Jérôme Biafra. Biafra. Ouais, ouais. Euh, donc,、euh, je vais vous présenter une pièce. Vous、euh, êtes allé,、euh, allé à Charles-Épierre dire、oh, je veux ça, je veux ça, de... fais-moi venir ça. Ah, ben non. Moi, quand j'ai vu que c'était pour sortir, je lui ai envoyé un email et je lui ai dit commande-les tout s u b i t e Ah, OK. Puis、ah, oui, il, il, il a tempéré. Ah oui, il est au f o u e t t e Il n'a pas le choix. Ah oui, il est au f o u e t t En e passant, c'est une gracieuseté、euh, payable <rire> chez Metal Punk. <rire> c'est là que les commandites embarquent. Mais、oui. c'est un commandite qui résonne d'une autre façon. C'est nous là, mais... autres qui le commandit en e fin de <rire> compte. Alors, on va commencer avec Voivode et la pièce Condemned to the Gallows、euh, qui est apparue、euh, originalement sur le Tour de Det 84. Voici Voivode. Mais faites attention, le son est peut-être un petit peu.、Euh, ouais, C'est un démo. C'est un démo, là. Donc écoutons une relique. Une relique. Salut, ici Snake de Vaivod. Vous êtes sur les o n d e s de c f o 89.1 FM à Trois-Rivières. Vaivod! Chaque mauvaise chose sont comme les bonnes, ont une fin. Eh bien oui, que voulez-vous? C'est de, de même que la vie est ainsi faite. <rire> oui, ici, on a beaucoup de pensées philosophiques très, non, imagine, très, très poussées. C'est poussé, poussé à l'extrême. Bien e n t e n d r e la formation américaine Jungle Rock avec la pièce Blood Ties de l'album Kill on Command. Qui est paru p l u tôt cette année sur Victory Records, album qui fera partie、euh, de la liste 2011. Absolument. Et、euh, on a eu tout juste avant Vader, l'excellent groupe cornichon polonais avec、euh, <rire> la pièce de Black Eye tirée de l'excellent Welcome to the Morbid Rage qui est paru cette année sur Nuclear Blast, autre album qui va être、euh, bref, on, on va arrêter de le dire. <rire> Et on va. <rire> On a commencé avec Voivod et la pièce,、euh, Condemned to the g a l l o w s qui est tirée du démo To the Dead 84, qui vient tout juste d'apparaître sur Alternative Tentacles. Mais ça sonne assez bien, h i Ben, quand même, c'est, ouais, c'est mieux que les, les tapes qu'on avait, là, mettons. Oui.、Euh, Alternative Tentacles, c'est encore, p u s Jello Biafra, oui, qui est le o l d e r de ce t r u e s a Oui, oui, oui, oui,、ah、monsieur. Pis、ouais? u je pense、okay. qu'il y a eu la main mise là-dessus aussi, c'est... c e、okay. lui qui s'est arrangé q e ça. Ah, ben, c'est bien. Eh bien, on va terminer、euh, l'émission avec deux formations qui se produiront samedi prochain au Rock Café et Le Stage. C'est le lancement du nouvel album du groupe cherbrookois East,、mm -hmm. qui va sortir un album dont j'oublie le nom, excusez-moi. Mais on va voir une pièce、euh, du précédent album、euh, Deep Within the Core qui s'appelle Escaping From. Et en première partie de e a s e on va avoir une formation t r è s p l u v i e n n e qui s'appelle Oblast Nation. Et on aura la pièce Paria qui est tirée de Build From Scratch.、Excellent. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce,、euh, la semaine prochaine, j'ai、euh, une particularité. Ah oui, Je ne serai pas là. <rire> bon, on va aller me ramoncer tout seul, moi. Ben non, ben d'abord. OK, d'abord. Non, la particularité, c'est qu'il n'y en aura pas. Pas de particularité? Non, non.、Ah. Rien de spécial.、Euh, Juste des affaires plates, vieilles et emmerdantes. On pourrait dire ce qu'il y a à venir d'ici、euh, les congés des fêtes.、Euh, on va v o i r avec nous un Nesné、oui. euh, le 6 décembre. Oui, effectivement. 6 et、décembre. les lutins de l'enfer qui vont possiblement venir.、Euh, ben, on va regarder nous, ça.、Euh... Oui, effectivement. Les lutins qui vont quitter、euh, la station Cifou à la fin de décembre. En fait, pour les fêtes, je pense. q u i vont quitter après,、euh, bon nombre d'années de bons services et de, de b o n m é t a l C'est, c'est un peu triste parce que.、Euh, c é t t e s c'est des chic types pis il y avait une excellente émission. Effectivement. Donc, là, on, on va essayer、bon, d'en profiter. On va s e r retrouver comme tout seul,、euh, ouais, de... l'animation va être la seule émission métal de C'est Fou jusqu'à preuve du contraire.、Ouais. Donc, on va essayer de recevoir les, nos potes des lutins de l'enfer,、euh, k a r l et Alex,、euh, avant leur départ,、euh, on s'entend d'ici, l e s là, les, les ben, semaines à venir. On v t i r du 13, parce qu'on termine,、euh, de toute façon, je vais communiquer avec eux autres pour、euh, confirmer une date. Tout à、euh, fait. Donc, ça pourrait être une émission intéressante. On pourrait avoir, euh, ainsi, euh, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas côtoyé les ouais, lutins, là, sûr, depuis que nos horaires sont différents. Donc, ça se s u i t、euh, La semaine prochaine, on se retrouve avec une édition de réanimation qui va être un semblant peut-être plus intéressant. On le sait pas. Ouais, on le sait pas. On le sait jamais. Mais sur ce, allez, allez tous tôt, vous, vous faire foutre. Go.